الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنبدأ الآن بالدرس الحادي عشر من دروس شرح عقيدة الإمامين الرازيين الإمام أبو زرع الرازي والإمام أبو حاتم الرازي برواية ابن أبي حاتم و نترجم بعده تعليقات الشيخ زيد بن محمد ابن هادي المدخلي من ضمن الدروس التي ألقيت في الدورة التاسعة عشرة من الدورات العلمية من دورات الإمام عبد الله القرعاوي في جنوب المملكة. في مدينة الصابتة. ف فنبدأ الآن بقراءة النص وترجمته إلى اللغة الفرنسية وبعد ذلك ن... نترجم مباشرة كلام شيخ زيد وختام وخ... ال... الدورة بعدها من بعد الدرس فنبدأ الآن Bittarjama. Donc on commence le cours numéro 11 maintenant, et le cours numéro 11 c'est le dernier cours de cette série de cours qui ont eu lieu dans euh, le séminaire de l'imam Al-Qarawi, et donc c'est la lecture du, du livre de la l'Aqidah des deux imams, Abu Hatim Ar-Razi et Abu Zura Ar-Razi, et euh, ces cours ont eu lieu lors du séminaire, le 19 e séminaire de L'imam al-Qarawi, qui a lieu chaque année dans la ville de Samita, dans le sud de l'Arabie Saoudite. Et donc, euh, c'est l'explication, comme je disais tout à l'heure, de l'Aqidah des imams. Donc, on commence tout de suite avec la traduction du texte et les commentaires de Sheikh Zaid al-Madkhali, puis euh, par la suite, les, euh, la, la conclusion de ce séminaire avec les commentaires de certains d'entre les machères qui vont parler euh, pour, pour conclure le séminaire. Donc, on commence avec la suite de ce qu'on a expliqué dans les cours précédents. Donc, euh, les deux imams ont dit, وَيَستَحِيلُ أَن تَجْمَعَهُمَ هَذِهِ الْأَسْmał. Donc, qu'est-ce que signifie cette parole des deux imams? C'est que les gens de sunnah il n'y a qu'un seul nom qui réunit les gens de la Sunnah et qui se rattache aux gens de la Sunnah. Et il est impossible que les autres noms qu'on a mentionnés les, les rassemblent et les réunissent. C'est-à-dire les noms des groupes de bid'a qu'on a mentionnés. Dans le cours précédent Donc on, va, on va écouter l'explication De Cheikh Zayd à ce sujet et Le Cheikh il dit Louange à Allah Et paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Et sur sa famille et ses compagnons et Ses, fi ses fidèles et ses compagnons Il dit cette parole C'est une bonne parole Qui réfute Les sectes de Bid'ah dont on a parlé précédemment, il dans les cours précédents et dont on a clarifié les méthodologies et les croyances. Comme par exemple les Mu'tazilah, les jahmiya, les murjiya, les shaira, les et ainsi de suite. Comme cela a été clarifié pour vous, il y en dans les cours précédents. Donc, ces gens-là, ils essaient de donner des surnoms aux gens de la Sunna. Et des sobriquets, des appellations fausses. Et ils leur donnent donc des, euh, des, des surnoms et des titres mauvais. Comme les Mushabbiha et les hashawiya, les nawasib et d'autres noms également. Et les gens de la Sunna, ces noms-là ne les touchent pas. Le seul nom qui les touche, c'est un seul nom unique. Et c'est Ahl sunnati ta'ifa al al cest C'est-à-dire, les gens de la Sunna et le groupe, le groupe sauvé et euh, victorieux. Ceux dont Et le, le, le, la mention et la, les, les recommandations ont été rapportées à leur sujet Dans la sunna purifiée du prophète Et également les éloges ont été mentionnés à leur sujet Dans le Coran, le livre d'Allah Et dans le hadith La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله Donc comme c'est mentionné dans le hadith du Professeur sallam dans lequel il dit qu'il y aura toujours un groupe de ma qui va être victorieux sur la vérité. Ceux qui les abandonnent ou qui s'opposent à eux ne leur feront aucun tort jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Donc ils sont le groupe victorieux. Donc les gens de la Sunna, ce sont les gens qui ont la connaissance et qui l'appliquent. Ils ont la connaissance de la Sunna et qui appliquent la Sunna et qui invitent et qui défendent la Sunna. Ils invitent à la Sunna et ils défendent la Sunna. Et ils ont un seul nom et ce nom c'est Ahl Sunna ou Al Jama'a, les gens de la Sunna et de l'Union. Le groupe victorieux al Mansoura Et ça, ça a la même signification Ces deux noms-là ont la même signification Donc Les paroles des gens De Beda a été rejetées Et prouvées Comme étant fausses Parce que ce sont des gens Qui sont des ennemis de la Sunnah, Et les gens qui sont Des gens qui sont ennemis Des gens de la Sunnah, de son ennemi de la Sunnah et des gens de la Sunnah. N'aam. Ensuite, euh, l'élève de Sheikh Zed lit la suite de la parole des deux imams. Donc il dit, euh, dans, dans le texte, c'est écrit C'est-à-dire, Abu Muhammad, le fils de euh, Abu Hatim, il a dit Samir Abi wa Abba zur'ah bi hujrani ahli zayri wal bida'a''. C'est-à-dire, j'ai entendu mon père, ainsi que Abu Zura'a, et Ani, je les ai entendus tous les deux ordonner, euh, de faire, de faire la, la, le hajr, c'est-à-dire de boycotter les gens de la déviation et de la bida'a'. Donc le sheikh Zaid, il commente sur, ce, sur cette partie. Il dit que Abu Muhammad, C'est Ibn, Ibn Abi C'est lui qui rapporte cette parole. Et ensuite, l'élève du Cheikh Z continue la lecture de ce passage. Et il dit... Donc, le Cheikh Z il dit... Le Cheikh, il dit que ça... Et les deux imams, ils étaient très sévères... De, dans ce, ce point-là, et ils insistaient là-dessus de façon très sévère. Hein? Donc, euh, le cher Zayd il dit ça, ça fait partie de la, de la méthodologie des gens de al Sunnah wal-Jama'a. Qu'ils boycottent les gens de Bid'a après avoir établi sur eux la preuve et après leur avoir donné la Nasihah, le bon conseil. Donc, celui qui abandonne la Bid'a et qui revient à la Sunnah, Alors c'est leur frère, et, et il revient à la Sunna, il revient aux gens de la Sunna. Sauf que si cette personne reste sur sa bid'ah, et, re, et, et reste sur son égarement, dans ce cas-là, les gens de la Sunna le boycottent. Ils ne vont pas lui parler, ils ne vont pas lui adresser la, la parole, ils ne vont pas lui donner le salam. Hein? Et ils ne vont pas non plus donner leur vie en mariage à cette personne pour qu'il sache qu'il est dans l'erreur et dans l'égarement. Et donc, il se peut que euh, ce boycott soit bénéfique pour lui ou bien que, année, on ait rempli notre obligation et notre devoir et notre responsabilité envers lui en agissant ainsi. Ensuite, les deux imams disent et les gens de la sunna sont très dur sur cette question-là et très sévère sur cette question-là. Et la raison pour laquelle ils sont durs et sévères dans cette question-là, c'est qu'ils ne sont pas satisfaits qu'on s'assoie avec des gens, hein, qui, euh, qui, y est, euh, des gens qui abandonnent la sunna du prophète Sransal ou qui fréquentent des gens qui abandonnent la sunna du prophète Sransal et qui est innovateur dans la religion d'Allah. Donc, la religion d'Allah, elle nous ordonne de suivre et il est interdit dans la religion d'Allah de faire des innovations. Et les gens de la sunnah sont les gens qui suivent la religion. Et ceux qui s'opposent à eux sont parmi les gens de l'innovation. Donc, les gens de la bid'ah doivent être boycottés jusqu'à ce qu'ils reviennent à la voie correcte et à la vérité, sinon ils se sont fait de l'injustice à eux-mêmes donc euh, ensuite l'élève du Cher, il continue à la lecture de la suite de, de la parole des deux imams et euh, les deux imams disent c'est à dire que tous les deux Condamne le fait d'écrire des livres en se basant uniquement sur l'opinion sans retourner à des hadiths ou des preuves, des textes. Et le Cheikh Zed il explique à ce sujet-là. Il veut dire que Yanni, Yanni, il parle de, du fait d'écrire des livres. Yanni, le Cheikh il dit que les gens de Ahl Sunnati Jama'ah ils condamnent ceux qui Écrivent des livres et qui se basent uniquement sur leur raison et sur leur logique et leur opinion personnelle, et qui laissent de côté les textes de la révélation. Ils laissent de côté les textes du Coran et les textes de la Sunna. Dans les questions de la science, et ça, c'est l'attitude des gens qui sont en faillite vis-à-vis -vis de, des sciences de la Sharia. Et à cause de cela, ils, sont, ils, ont, ils se sont égarés. Parce qu'ils se sont détournés des sciences de la Sharia. Et qu'ils sont allés vers la philosophie. Et ils se sont retournés vers leur, leur, leur logique. Et ils sont, égarés, ils sont tombés dans l'égarement à cause de cela. Parce que le fait de, de suivre la révélation, et de se limiter à ça, c'est qu'est-ce qui est une cause de... De, de, de salut et d'être sauvé et de se détourner de ça et de, de se détourner de suivre le Qur'an et la Sunnah c'est la voie de la perdition dans la dunya dans le barzakh c'est-à-dire dans la tombe et dans l'au-delà ensuite l'élève du Sheikh il lit la suite De, de, la parole des deux imams, lorsqu'ils disent, わやん、ハイアン、アン、モジャー、サティ、アヒル、カラム。C'est-à-dire qu'ils interdisent tous deux le fait de s'asseoir avec les gens de Kalam hein, les gens de, y de ceux qui se basent sur la logique, la, la raison, euh, y la logique grecque, et la, la logique des philosophes, et les trucs de ce genre. <coughs> Donc, le chef Zayd, il explique. Il dit, les gens de Calas, c'est les gens de, de Bidah. Ils, ils, ont, ils ont abandonné les textes de la religion et ils se sont retournés vers des paroles qu'ils ont héritées des philosophes et des gens de Bidah. Et ce sont des textes qui, ont, qui contredisent le Coran et la Sunna. Donc, Les, les, les, les, les imams de la sunna ils interdisent de s'asseoir avec les gens de Calam et ils ont été très sévères et très stricts dans cette question là et parmi ces, ces imams il y a l'imam Ahmad l'imam Malik et l'imam Shafiri et ils ont été stricts À, à, propos de la méthodologie des gens de Kalam, et ils ont mis en garde les gens de suivre cette méthodologie-là. Et ils ont appelé les gens à suivre. Il y a ni la voie de, du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a ramené du Coran et de la Sunnah. Donc le Sheikh, maintenant, euh, il a terminé donc ce point-là et, L'élève du Cheikh lit la suite, euh, une autre partie des paroles des deux imams. Et euh, les deux imams disent ensuite, C'est-à-dire de regarder dans les livres des gens de Kalam, des gens de Bidra, des gens de, de la philosophie hein, et de ces catégories-là. Donc le Cheikh Zayed maintenant, il commente et il parle à propos de ce, ce, ce point. Et il dit... Le fait de regarder dans les livres, ça a un effet sur la personne qui regarde dans, ses, dans les livres. Donc si la personne qui lit ou qui regarde ou qui apprend regarde dans les livres de la Sunnah et les gens de la sunna ou al il grandit sur la sunna. Mais si il prend les paroles des gens qui sont en opposition avec al-sunna ou al Jama'ah, parmi les gens de Kalam, Et parmi les gens de Bédar, il, il va grandir dans ce que ces gens-là étaient en train de suivre parce qu'il a préféré leurs paroles et leurs livres au-dessus au des livres. Il a mis ça au-dessus des livres de la charia, et à cause de ça, il, il s'est égaré. Il s'égare en souvent ça. Donc l'élève du cheikh, il lit l'autre passage, la suite, où les deux imams disent, euh, on dit, c'est-à-dire que les deux imams disent, celui qui euh, est relié au calam et qui euh, fait partie des gens du calam, il n'aura jamais le succès, il n'aura jamais le succès dans sa religion. Donc, euh, le Cheikh Zaid, l'explique à ce sujet. Et il dit, ça c'est, il y ça c'est, il y la parole des imams de la science parmi les gens de l'Ahl Sunnah sunnati wa al-Jama'a, qu'ils ne sont pas satisfaits et ils n'agréent pas euh, la science, qu'est-ce qu qu'on appelle, ilmul al-Kalam Hein, la philosophie, des trucs de ce genre-là. Parce que ça vient des êtres humains. Et il laisse de côté le livre d'Allah et la sunna du prophète. Alayhi wa sallam. Et, le, et la science, la vraie science, c'est la science du Coran et de la sunna. Et ce qui vient en contradiction et en opposition, avec ça, il n'y a, y a aucune bénédiction dedans il n'y a, y a aucun bien dedans pour les hommes et c'est pour ça qu'il est obligatoire il y en a celui à qui par exemple Allah a donné la faveur y d'avoir la science de la religion et la raison qui est saine ils mettent en garde contre La, contre el mul kalam contre le kalam donc ils ne l'enseignent le, pas aux autres et ils n'en parlent pas aux autres et ils ne sont pas ils ne l'agréent pas et ils n'en ne sont, sont pas satisfaits pour les autres à cause de ce, qu de ce que ce, cela contient comme philosophie et comme cause d'égarement des causes d'égarement du Coran et de la Sunna C'est-à-dire que ça peut égarer les gens du Coran et de la Sunnah. Non. Donc ensuite, euh, le Cheikh, il va maintenant, euh, l'élève du Cheikh va lire euh, la suite. Donc l'imam Abu Muhammad ibn Abi Hatim le fils l'imam Abu Hatim il dit et je, et je dis cela moi également et je dis cela moi aussi donc le Sheikh Zaid il va commenter maintenant à propos de ce point là c'est à dire que l'imam Abu, Abu Muhammad ibn Abi Hatim il dit lui aussi la parole des gens de Ahl Sunnah Et, et, que, et ce que son père Abu Hatim et Abu Zura Razi a dit, c'est-à-dire il, il dit la même chose que son père et que l'imam Abu Zura. Donc les deux les deux sheikh, les deux imams qui ont écrit cette aqidah, ils disent, ils disent ce que disent tous les gens de la Sunna. cette idée, يعني qu'est-ce qui? يعني le livre d'Allah, la sunna du prophète sallalahu alayhi wa sallam selon la compréhension des salaf salih, la compréhension correcte. Donc ensuite, il dit وَقَالَ qala Abu Ali ibn Hubaysh al-Muqri wa bihi aqul. Donc un autre des des personnes qui ont diffuser cette euh, ou euh, qui ont rapporté cette aqidah, mentionnent cette parole-là eux aussi. Il y en a, le cheikh Zayd, il dit, c'est ainsi qu'ils se sont tous suivis il y en a, sur cette parole. Il y en a, qui est la parole des gens de la sunnah et de la Jamaa. Ah. Il y en a dans toutes les dans tous les différents chapitres, les chapitres de la science et de l'action, dans les questions de la croyance, dans les questions de la charia, comme les, parmi les adorations et les interactions et le comportement et la conduite, et ainsi de suite. Et on est parmi les choses qui sont les composantes de, de la charia de l'Islam. Ensuite, euh, l'élève du Cheikh, il lit, euh, l'autre, un autre point, un autre point, euh, il dit, C'est-à-dire que, il dit, euh, notre cher ibn al-Muzaffar dit, euh, et moi aussi je dis cela également. Donc, c'est-à-dire que, il y a une, encore une fois, une autre parmi les personnes qui ont enseigner ce livre rapporte euh, la des deux imams et dit et moi aussi je dis cela hein, je dis la parole cette parole là donc Cheikh euh, Zayd il dit vous voyez ils se suivent tous sur la parole de dire la même chose que Ahl-Sunnah wal-Jama'ah de suivre le Coran et la Sunnah et d'abandonner les livres des gens de Bid'ah et de kalam. Et euh, l'élève du Cheikh, il lit encore une fois un autre passage, euh, et euh, c'est le dernier point. Il dit, C'est-à-dire, Et notre cher, c'est-à-dire l'auteur, il dit également cette parole, hein, et que Allah nous donne le succès, et ainsi qu'à tout croyant qui est pour qu'il ait le succès de faire ce que Allah aime et ce qu'il agrée, et de dire les paroles et les actions que Allah aime et agrée. Et paix et salut sur le prophète Mohammed, sur ses fidèles, euh, et. Et sur ses fidèles et ceux qui le suivent. Et c'est ainsi que se termine donc cette akhida. On va lire maintenant. On va, traduire, maintenant, on va traduire le commentaire final de Cheikh Zayd Al-Madkhali à propos de cette akhida. Donc le Cheikh il dit donc, Allah, les récompenses. le Cheikh il dit qu'Allah les récompense dans le bien. Ils ont terminé cette, cette, ce grand euh, texte qui s'appelle « Asl Sunna ou », c'est-à-dire les fondements de la Sunna et la croyance de la, en la religion, les croyances de la religion. Et il y a dans, cette, dans ce livre, il y a des clarifications hein, et des explications que vous avez entendues. qu'est-ce que vous avez euh, pu apprendre durant cette période où vous avez euh, assisté donc à ces cours, dans cet endroit béni et qui est bon, et on a tous profité, nous et vous, de la science de la croyance et des autres sciences dont le, le musulman et la musulmane ne, se, ne peuvent se passer. La science du hadith, la science du tafsir, la science de la, la biographie et la, yani la vie du prophète, alayhi wa sallam, ainsi, ainsi que toutes les autres sciences que Allah a facilitées et nous a, a tous donné le succès de pouvoir les entendre et de profiter de ces sciences. Et, yani vous avez fait du bien à vous-même et vous allez faire du bien à d'autres avec. Ce que vous avez appris, c'est y que vous allez faire des efforts pour le propager aux autres. Avec sagesse, avec bonté, avec sincérité, pureté d'intention, et en recherchant la récompense d'Allah, à Donc ça, c'est le travail et la tâche des étudiants en sciences islamiques. Et, et vous Vous avez voyagé d'endroits éloignés, vous êtes venus de loin, vous avez la récompense, et pour ceux qui vous ont accueillis parmi les responsables du bureau de, co de coopération, comme les, les directeurs et y le directeur et ses frères hein, qui sont tous venus ils ont fait ce qu'ils ont été capables, Yannis, pour vous accueillir et pour vous pour vous euh, y aller pour vous accueillir donc euh, chez eux et ainsi de suite. Et pour vous aider à être capable de satisfaire tout ce que vous aviez de besoin. Donc ils doivent être récompensés pour ça et Euh, ils seront ré récompensés pour ça. Et vous, vous êtes remercié. Pourquoi Parce que vous êtes venu uniquement pour faire la quête du savoir et de la science. Et vous voulez la sunna dans la connaissance et dans l'application. Et se, cela sera suivi par la Par la volonté d'Allah et par la puissance d'Allah, cela sera suivi par la, tra la transmission de cette science et chacun selon sa capacité. Vous avez, vous avez demandé la fermeté, et vous m'avez demandé la fermeté et vous l'avez on vous l'a donné. Vous, avez, vous êtes resté auprès de nous pendant ces, ces, cette euh, durée d'un de, de, de, de moitié d'un mois, et nous, nous nous sommes dans cet endroit. Et les gens ont profité, y a tous de, de, du bon comportement et de l'amour en Allah. Y le, le fait d'apprendre la science de façon générale et globale Que Allah les récompense. Et euh, on a été heureux durant ces ces, euh, ces cours d'avoir la présence du euh, responsable de la de la région car là le récompense de même que y le, le le le directeur général adjoint du ministère il est venu et il a abandonné ou bien il a laissé de côté son travail tout ça Pour Yanni, euh, l'importance de la science et pour faire honneur à la science et aux étudiants de science et ceux qui portent la science donc qu'Allah les récompense et qu'Allah vous récompense vous aussi vous vous faites du bien vous, vous vous êtes fait du bien à vous même et vous allez faire du bien à d'autres que vous parmi les proches et les, des amis et de la société dans laquelle vous vivez et L'étudiant en sciences, peu importe où il est, peu importe où il est, peu importe où il va, il est un enseignant et un professeur. Mais avec sagesse et avec la science qu'il connaît et il ne le dépasse pas. Et il ne se charge pas d'entrer dans des choses qu'il ne connaît pas. Et il parle aux gens, il parle aux gens de ce, ce qu'il a compris, d'une compréhension correcte. Et authentique. Et que Allah vous bénisse et vous avez fait du bien. Donc il y a, quelques, il y a, que, quelques, il y a que quelques questions qui vont être posées. Donc on va, les, on va traduire la question et la réponse. Donc la première question, quelle est l'interprétation de la parole du prophète sallallahu alayhi La meilleure génération c'est ma génération, puis celle qui vient ensuite, puis celle qui vient ensuite. Il, le Cheikh, il dit, ça c'est évident, c'est clair, le, le bien, est les meilleurs gens sont ma génération, ça à dire c'est les, les meilleurs. Il y a les meilleures générations, les meilleures personnes, c'est-à-dire qu'il qu y a des générations, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Et cela ne veut pas dire que ceux qui viennent après ces trois premiers euh, siècles ou trois premières générations, qu'il n'y a aucun bien dans ces générations-là qui viennent après. Là, c'est pas, pas ça que ça veut dire. Mais, qu qu'est-ce qu que ça signifie C'est que ça, c'est une particularité. Il y en a pour ces siècles qui sont les siècles préférés. Il y en a le siècle dans lequel… Le professeur prophète a été envoyé. C'est le siècle des Sahaba. Ils ont porté la science. Tout, toute science qui est arrivée aux gens de la dunya, c'est par la grâce d'Allah, puis ensuite par la mémorisation et la propagation des Sahaba de cette science. Puis, ensuite, après eux, sont venus les tabiounes, tabi ceux qui ont étudié avec les Sahaba, et ils ont euh, yani, commencé à écrire, hein, et mettre, mettre par écrit hein, les sciences de la charia, et ils se sont suivis dans yani, l'écriture, et le, le, le fait de recueillir la sunna et la religion. Donc, tous les livres qui sont écrits et qui, qui, qui sont présents dans le monde aujourd'hui c'est par la grâce d'Allah et par leurs efforts c'est par la grâce d'Allah puis ensuite par leurs efforts et ces, ces livres-là ont été hérités hein, les gens se les, ont, les ont hérités de génération en génération et c'est pour ça que Cette explication du prophète Zansem est venue, et y en est le prophète Zansem, c'est celui qui ne parle pas selon sa passion. Il y en a que la meilleure des générations, y en est dans, dans, qui est dans la, la forme la plus parfaite, c'est la génération dans laquelle il a été envoyé. Puis celui qui le suit, puis celui qui le suit. Et le narrateur a dit Je ne sais pas si le prophète sallam a mentionné après sa génération deux générations ou trois générations. Donc ceux qui viennent après eux, chacun selon y en leur état. Y en combien de gens de bien sont venus dans les euh, dans les siècles qui, y en son, qui sont après ces trois Ces trois premières générations-là jusqu'au jour de la résurrection. À chaque époque, à chaque endroit, tu vas trouver des gens de bien, parmi les gens de bien. Et certains sont meilleurs que d'autres, et ainsi de suite. Une deuxième question le hadith au sujet de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Abou Talib. On a mentionné, on mentionne que le prophète a dit, si ce n'était si pas de moi, il aurait été dans le, euh, dans le plus profond des niveaux de l'enfer. Est-ce que cette parole indique que certains couffards, ils ont une place avec les munafiqines dans le niveau le plus bas de l'enfer l'affaire le chef Zayed il dit à ce sujet là que on le prend comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit si ce n'était pas de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Abu Talib il serait parmi les gens du plus bas niveau de l'enfer Abu Talib et, et cette intercession pour lui, c'était juste parce qu'il faisait du bien au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il défendait, hein, il le défendait, et, euh, yani, donc, mais, yani, au moment de, yani, avant de mourir, il l'a appelé à l'islam, et il lui a demandé de dire, "La c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et, y yani, il a dit, s'il le disait, il allait intercéder pour lui, hein, auprès d'Allah, et il a refusé de dire cette parole. Alors, il, est de, il, a, il, est, il a été voué, à partir de ce moment-là, à être parmi les gens les plus bas, parmi les gens du, de, de l'enfer, les niveaux les plus bas des, des niveaux de l'enfer. Et le prophète s'en a, a intercédé pour lui. Hein, il va intercéder pour lui au jour de la résurrection pour qu'il soit dans un endroit de l'enfer qu'on appelle « Ad-Dahdah » et dans cet endroit-là « Ad-Dahdah » cet endroit-ci endroit donc le chef dit il n'y a pas d'endroit faible dans l'enfer mais il y a des endroits qui sont plus forts que d'autres donc celui qui est dans le, le plus profond de l'enfer Son châtiment est plus dur. Et celui qui est dans Abdahdah, son châtiment est un peu plus faible, un peu moins fort, mais il est quand même dans un, il est quand même dans un châtiment dont il ne sortira jamais. Il en est pour l'éternité. Il restera là-bas pour l'éternité parce qu'il est mort dans la mécréance et il a refusé de dire la ilaha illallah. Et la dernière, une dernière question, quelle est la différence, quelle est la différence entre Al-Batiniyya et Al-Qaramita C'est-à-dire, Al-Batiniyya, c'est les ésotériques, et Al-Qaramita, c'est une autre secte ésotérique aussi. Donc, on va voir -ce que le shiikh, le qu'est-ce qu'il répond. Le cheikh il dit, ils sont tous pareils. Donc, il dit qu'Allah vous récompense en bien et qu'il vous donne là, euh, le bien. Donc, donc euh, le cheikh il, le Sheikh il, euh, il s'arrête ici donc Subhanakallah, wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Donc ça c'est la conclusion de, de de la série des cours des 11 cours euh, qui ont eu lieu, donc dans le séminaire de l'imam Abdullah El Un des cours qui ont été donnés par Sheikh Zayd al-Madkhali dans le sud de l'Arabie Saoudite, dans la ville de Samita. C'était le 19e séminaire et donc, euh, Alhamdulillah, on remercie Allah qui nous a permis de pouvoir profiter de ces cours-là et de, de m'avoir donné cette opportunité-là pour traduire ces cours en français que Allah subhanahu wa ta'ala accepte et qu'il purifie nos intentions et qu'il mette tout ça dans la balance de nos bonnes œuvres au de la résurrection donc al hamdulillahi rabbil alamin wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh